Ouais, quand me demande la température, tu vas dormir ta lèvre et elle est devenue marade. Je connecte pas un peu pour le calais, je meure un peu. Je barre dans ta grande pinéal, ta la boca c'est comme cinéma, ils trouvent jamais le DNA, le reste terrestreal BA, c'est le minimum et mon pire élément, ne s'aventure pas dans mon périmètre, mon périnise, j'ai remis la mise, on trouve le cadavre au fond de Miribel, au fond de Miribel ça t'énerve on attend d'un modérateur traqueur des fois je peux te mito ça c'est mon pote rappeur rappeur pas aucune trace comme shinobi tête sous l'eau je reste inaudible déjà le vent perçant immobile priorité numérique pourquoi tu te ménes non j'arrive plus à avancer quand tes poings s'entament mes pensées au milieu du désir dormir aucun souvenir trop tes flous c'est comme un mirage mais ça me fait dormir modérateur Ta température, le cœur à 2000 à l'heure Et la chute c'est devenu ma nature Je suis comme dicté par ma peur Pour me calmer j'me roule impure Pour rien et sûr, pour rien et sûr Pour la nature à deux, ta température Le cœur à 2000 à l'heure Et la chute c'est devenu ma nature Je suis comme dicté par ma peur Pour me calmer j'me roule impure Pour rien et sûr, pour rien et sûr Pourquoi t'en fixes à la red bus J'suis dans tes dix-hiles, toi qu'arrête plus Plus de 100 kilos, trop d'inertie ah ouais Quand j'suis partis, ah. on m'arrête plus J'vis dans l'garage, travaille la clope, euh, ouais Marche tous qu'à la carotte, on aime l'action Ils aiment la parlotte, par là ta pote à manger la calotte J'enfonce dans l'mur, pied au plancher Au blending, faut que les rentiers On joue au con mais le Q est haut En pile l'écran, ils sont si c'était légaux J'suis dans tes DM C'est coincé dans mes pensées au milieu du visormir Aucun souvenir, tout Aucun est fou C'est comme un mirage, l'amnésia me fait dormir J'ai un modérateur, dans ta température J'ai un modérateur